بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه قراءة لمتن كتاب يعني التعليق المتين على الكتاب أصل السنة واعتقاد الدين يعني ويعني هو شرح لعقيدة الإمام الرازيين الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرعة الرازي برواية ابن أبي حاتم الرازي وهذا هو الدرس الثاني فسنبدأ بقراءة النص يعني قراءة المتن وترجمة النص إلى اللغة الفرنسية وبعد ذلك نقرأ الشرح باللغة الفرنسية نترجمه إلى اللغة الفرنسية وبعد ذلك يعني نترجم التعليق تعليق الشيخ زيد المدخلي حفظه الله على هذا الشرح يعني الذي قام بالتعليق التعليق عليه في في الدورة الأخيرة يعني في دورة الإمام عبد الله القرعاوي هذا هو الدرس الثاني والموضوع هو البيان عن كون القرآن هو كلام الله غير مخلوق نعم فنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام الإمامان الرازيان an aqidat ahli sunnah wal jamaa'ah wal quranu kalamu allah ghayru makhluq bi jami'i jihatihi l'explication de cette parole ensuite après avoir expliqué la question de la foi maintenant les deux imams Razian Abu Hatim et Abu Zur'a, ils mentionnent que le quran est la parole d'allah qu'elle n'est pas créée de toutes ces dans toutes ces euh dans toutes ces directions dans toutes ces directions C'est-à-dire que, peu importe de quel, sur lequel, de quel plan on parle, il n'y a, y a rien de la parole d'Allah qui a été créée. Que ce soit euh, la, la, la parole d'Allah dans sa signification ou dans les mots et dans les termes que Allah a employés, euh, y a rien de ce que Allah a dit dans le Coran est créé. C'est la parole d'Allah. Donc, euh, le cher Zaid al-Madkhali حفظه il explique ça maintenant dans son char. Il dit que ceci est la croyance d'ahlus Sunnah al-Jama'a comme les deux imams, rahimahum Allah, non mentionné ici. Que le Qur'an, yani le Qur'an qui est al-Furqan, on l'appelle également al-Furqan, c'est-à-dire le discernement que Allah subhanahu a envoyé sur son prophète Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, et c'est sa parole qui a été révélée hein, de la part d'Allah et Elle n'est pas créée, c'est-à-dire c'est pas créé. La parole d'Allah, elle n'est pas créée. Pour un, n'est pas créée. C'est de lui que cette parole-là a débuté, et c'est vers lui qu'elle va revenir. Et elle est composée de lettres, de, de mots et de, de, de, de paroles et de versets et de chapitres, hein, de soirs et de ayats. Soirs, c'est les différentes. Les différents chapitres dans le Coran Et les ayats C'est les différents versets Tout ça, Allah l'a euh, prononcé Il l'a dit réellement Et il l'a révélé Comme étant une révélation Il l'a fait descendre en tant que révélation Et Jibril l'a transmis salam, Sans rien y ajouter Et rien y enlever vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, euh, ni il a transmis le Coran à ses nobles compagnons, que Allah soit satisfait d'eux, depuis son début, la fatiha jusqu'à sa fin. Et ils l'ont transmis, eux, eux, c'est-à-dire les sahaba, l'ont transmis par la suite à ceux qui sont venus après, hein, et, Il est resté parmi la Ummah, c'est-à-dire le Qur'an, est resté parmi la Ummah sans, sans aucun ajout ou sans aucune diminution et sans aucune falsification. Et les gens l'héritent les, les uns après les autres et personne n'est capable de le toucher par un mal quelconque, peu importe la quantité des ennemis de ce Qur'an. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir et qui contraint toutes choses et qui est au-dessus de toutes choses, a préservé le Coran et a préservé tout le rappel. C'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et il nous a expliqué cela pour nous dans le Coran dans sa parole, le verset 9 dans Surah Al-Hijr. Inna nahnunazalna zikra wa inna lahul hafizun. cest nous avons certes fait descendre, révélé le rappel, zikr, c'est-à-dire le Coran et la Sunnah, et nous allons le préserver. Et certes, nous allons le préserver. Donc, ça, c'est l'explication à ce sujet. Ensuite, le shayf, il explique donc, il dit que ceci est la croyance de d'Al-Sunnah. Hein, la croyance des gens de la Sunna qui suivent la voie des Salaf au sujet du Coran c'est-à-dire qu'ils disent que le Coran est la parole d'Allah qui a été révélée, qui n'est pas créée et que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette parole-là a débuté et c'est vers lui qu'elle va retourner et ça c'est contrairement aux gens de Bid'a et aux gens d'égarement car eux Ils ont dit au sujet du Coran Toutes sortes de paroles Sans connaissance Et donc ils se sont égarés Et ils ont égaré les autres Et par, euh, parmi eux Parmi les groupes d'égarement Qui ont parlé du Coran, Il y en a Certains d'entre eux qui ont dit De façon claire et explicite Que pour eux le Coran est créé Comme les mu'tazila. Il y en a qui ont affirmé à Allah la parole et parmi cette parole le il y a le Coran mais ils ne l'ont pas affirmé, affirmé selon la façon de l'Ahl-Sunnah et et parmi les exemples de, de ces groupes d'égarements qui ont expliqué euh, cette chose là de cette façon qui, qui est contraire à la voie de Ahl Sunna, sunnah il y a les sectes comme les Asha'ira, les Kullabiyah et les Maturidiyah eux, ils ont dit que la parole d'Allah, c'est une signification qui est en sa personne. Et que le Coran qui est entre nos mains, c'est Allah qui l'a euh, jeté dans le cœur de Gibril. Et Gibril l'a exprimé, exprimé dans ses mots à lui. Et il l'a donné à Mohammed. Ça, c'est la position des Asha'ira. Et ils disent que le Coran que nous, on lit aujourd'hui, c'est une expression de la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah, c'est une expression de la parole d'Allah. Ensuite, les Koulabiyah, par exemple, eux, ils ont dit que le Coran est un récit de la parole d'Allah, et c'est-à-dire que pour eux, ils disent que Jibril hein, a jeté la parole, cette parole, a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, en a, a, a, a, a fait le récit avec ses propres mots. Et, et que pour eux, le Coran, il est descendu dans la langue des Arabes, et ils ont dit que le Prophet sallallahu alayhi wa sallam leur a fait le récit dans la langue de ces gens-là, dans leur langue. Donc, Le Sheikh explique que tous les achats et les kullabiyah sont des gens qui sont dans le faux. Dans cette interprétation et dans cette déformation qui est totalement fausse. Il dit la vérité à ce sujet, c'est que le Coran que nous lisons est la parole d'Allah. Il n'y en a pas une seule lettre à quelqu'un d'autre dans ce Coran. Ce n'est pas la parole de Djibril alayhi salam Ou de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam... Eux, ils n'ont fait que transmettre... Ils ont transmis... Ce que Allah, subhanahu wa ta'ala... Leur a révélé... Et donc, lorsque tu lis... « Iqra bismi rabbika khalaq... »« Lis au nom de ton Seigneur qui a créé... » Eh bien, tu dois croire que Allah... C'est lui qui a dit ça... Il n'est pas permis... Pour toi de dire... Que ceci est la signification. Hein? Il n'est pas permis de dire que la signification du verset est une, est une expression de Jibril, ou de dire que c'est un récit de Muhammad. Mais tu dois dire que Jibril l'a transmis de son Seigneur dans cette forme, et dans ces mots-là, et dans cette signification-là, et qu'il l'a transmis. Tel quel, a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis tel quel, à la umma de Djibril, de son seigneur. Et que il l'a transmis à la umma, et que la umma se les transmis les uns, les autres, par la suite, par la récitation, jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'y a pas, dans le Qur'an, Une lettre, même, mais il n'y a pas dans le Coran, une lettre qui serait à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, ou une parole qui serait à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, il yani, n'y a rien d'ajouté dedans, même pas une seule lettre, c'est uniquement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une parole par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on la récite. Donc, elle commence par Alhamd, surat Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et, et elle termine par Min al-Jinnati wal-Nas, à la fin. Donc, ça, c'est la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah au sujet yani, de cette question. Et, parmi les gens qui ont opposé Ah, sunnah jama'a, parmi les gens de Bid'a et des Gama, il y a les sectes suivantes. Premièrement, la secte des parmi les extrémistes. Eux, ils ont nié à Allah, ses noms et ses attributs. Et donc, ils n'ont rien affirmé à Allah comme nom ou comme attribut. Et lorsqu'ils ont agi de cette manière-là, ils ont nié signifie yani, ils ont démenti et renié le Coran Al-Karim parce que Allah Azawajal il dit et sa parole est une parole de vérité que c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms alors invoquez-le par par ceci c'est-à-dire invoquez-le invoquez Allah par ses noms et les noms d'Allah subhanallah indiquent l'affirmation des attributs d'Allah les, les noms d'Allah Indique l'affirmation des attributs d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a 99 noms C'est-à-dire 100 noms moins 1 100 moins 1 Et celui qui les énumère Il entre au paradis Donc ça c'est un hadith authentique Rapporté par Al-Bukhari et Muslim Et il dit donc que la croyance des jahmiyyah et des, euh, des, des, des la croyance des jahmiyyah, elle est fausse. On voit tout de suite que la croyance des jahmiyyah, elle est fausse. Elle mu'attilah, al kulli, c'est-à-dire ceux qui, qui annulent et qui, euh, qui nient totalement et entièrement les attributs et les noms d'Allah. On voit que cette croyance elle est totalement fausse. Et que les noms et les attributs d'Allah sont affirmés hein, et établis avec des preuves de la charia, hein, des preuves de la révélation. Et c'est la croyance du groupe sauvé et du groupe victorieux, du groupe des gens de Ahl -Sunna, al sunnah ou Al-Jama'ah. Ceux qui ont été les premiers d'entre eux, les précédents, et ceux qui sont venus par la suite jusqu'au jour de la résurrection... Ils sont sur cette croyance d'affirmer les noms et les attributs. Puis ensuite, l'autre secte, c'est la secte des Mu'tazilah qui ont dit que le Coran est créé. Et ils ont également nié tous les attributs de la personne d'Allah et de ses actions. Donc, tous les attributs d'identité d'Allah ou les attributs de ses actions, ils les ont niées. En plus de, de nier la parole d'Allah et de dire que le Coran est créé. Et ensuite, une autre secte qui est la secte des Asha'ira et eux, ils disent que le Coran est une expression de la parole d'Allah et ce n'est pas la parole d'Allah elle-même. Tandis que les Kullabiyah, hein Eux, ils disent que le Coran, c'est un récit de la parole d'Allah. Un récit de la parole d'Allah. Donc, ça, tout ça, c'est des paroles totalement fausses. La croyance de ces, de ces sectes, que ce soit les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'irah ou les Kullabiyyah, tout ça, c'est des croyances fausses. Hein? Elles sont incorrectes. Et la croyance correcte est uniquement la parole de sunnah wal Jama'a ah qui ont dit que le Coran est, est la parole d'Allah qui est révélée et qui est descendue et qui n'a pas été créée. C'est d'Allah qu'elle a, qu a débuté cette parole et c'est à lui qu'elle revient. Et elle est, elle est composée de lettres, de paroles, de soirs et de ayats. C'est-à-dire des soirs, c'est les chapitres du Coran et des versets. Et, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à Jibril, Jibril l'a transmis tel quel à Muhammad, alayhi salatu wassalam, et la umma l'a reçu comme, comme il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a transmis comme, elle, euh, comme il a, la révélation leur a parvenu des deux messagers, le messager ange, qui est Jibril, et le messager homme, qui est Muhammad alaihissalatou salam Donc, <coughs> tous les, les arguments et les, les excuses que les achats les les et les gens de leur catégorie, ont rapporté comme interprétation corrompue hein, de leurs paroles, c'est des paroles inutiles. C'est des paroles inutiles. Tout ce qu'ils ont ramené comme argument pour nier la parole d'Allah c'est des arguments inutiles et des paroles inutiles et cela ne fait partie ne, cela ne, leur parole ne fait pas partie de la science ni de la compréhension c'est uniquement de l'égarement que, que ces gens-là ont hérité des premiers d'entre eux parmi les égarés et les innovateurs Allah azawajal il n'y a rien de ces créatures qui lui ressemble donc on n'a pas besoin de dire hein, comme ces gens-là disent Hein, ou comme ces gens-là prétendent que si on affirme la parole à Allah, hein, ça implique une, une, la présence de, de la gorge ou de deux lèvres ou d'une langue ou ainsi de suite. Yani, on n'a pas à affirmer rien de ces choses-là. et On n'a pas à prétendre ce genre de prétention-là ou de dire ce genre de parole-là. C'est complètement inutile. Allah ta'ala est purifié de toute ressemblance à ses créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audien et le voyant. Comme dans le verset 11, dans Surah de Shura. -à dire que nous, on dit qu'il parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de toutes choses. Il a le pouvoir sur toute chose. Il a fait parler ceux qui n'a pas de langue parmi ses créatures. Il a fait parler, parler des créatures qu'il a créées qui n'ont pas de langue et qui n'ont pas de gorge. Allah subhanahu wa le fait parler et il, Allah l'a fait parler et les gens l'ont entendu. Comme par exemple les pierres. Les pierres, elles n'ont rien. Elles n'ont pas de langue, elles n'ont pas de gorge, elles n'ont pas de code vocale ou quoi que ce soit. Et, et, et pourtant, elles elle, elle faisaient la glorification. Et elle faisait le tasbih. Hein? Faisait le tasbih lorsque le prophète sallallahu l'a pris dans sa main. Et dans la main de Abu Bakr, et dans la main de Omar, et dans la main de Osman, radiyallahu anhum ajma'in, ils ont pris ces pierres dans leurs mains et elles faisaient le tasbih. Et on les entendait, malgré qu'elles n'ont pas de langue, qu'elles n'ont pas de gorge, hein, ou de ces organes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il, il crée ces créatures, et ça, ça fait partie des créatures d'Allah. Ça, c'est rapporté dans la musnad de l'imam al-Bazar et al-Tabarani, et dans d'autres références également et également le tronc d'arbre le tronc d'arbre qui avait été euh, yani, utilisé par le prophète pour faire ses khutab lorsqu'il faisait ses discours et qu'il s'adressait aux sahaba, il se tenait dessus c'est un tronc coupé et le prophète on lui a fait un mimbar avec des marches comme des étages et il montait dessus pour faire ses khutbahs par la suite et lorsqu'il a commencé à se tenir sur le mumbar, le tronc d'arbre où il se tenait auparavant on l'a entendu euh, faire un, des cris comme les, les cris d'une de de, de, chamelle et elle continuait à crier jusqu'à ce que le, le prophète salam, descende du mumbar et se colle au tronc et pose sa main dessus pour qu'elle se calme et qu'elle qu cesse de faire ses cris donc ça c'est pour montrer que Allah subhanahu wa est capable de faire parler ce qui n'a pas de, de corps ou ce qui n'a pas de gorge ou des choses comme ça comme il va faire parler les, gens, les, les, les membres des gens au jour de la résurrection comme c'est mentionné dans le surat Dans le Coran, donc le Cheikh, il mentionne les versets 19 et euh, 21 de 19 à 21 dans la surah Fussilat, dans les versets dans lesquels Allah سبحانه dit Szahida alejim sam'ahum, a absaru wa juludu hum bi makanu wa li Donc, c'est le verset qui signifie, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leur oui leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient et ils diront à leur peaux pourquoi avez-vous témoigné contre nous et elles diront c'est Allah qui nous a fait parler lui qui fait parler toutes choses et c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retourné donc le Sheikh il dit donc ça c'est à propos des créatures il parle sans lèvres sans langue sans gorge, sans quoi que ce soit de ce, de ce genre mais Allah c'est lui qui les a fait parler et Allah on n'a pas le droit de le faire ressembler à quoi que ce soit de ses créatures il parle quand il veut et il a parlé et prononcé ce Coran et également les autres d'entre les livres qui ont été révélés avant comme la Torah et al-injil et à Zabour, et les pages d'Ibrahim et de Moussa, et il parle à qui il veut d'entre ses créatures, et au jour de la résurrection, il va s'adresser à ses serviteurs croyants un à un, comme cela a été affirmé dans les hadiths et dans les textes, hein, et il dit, il n'y a donc aucun besoin de prétendre, que la parole d'Allah est une signification qui est en sa personne ou de prétendre que la parole d'Allah n'est pas composée de, de mots ou de, de lettres ou, de, ou, de, ou qu'elle n'est qu pas euh, entendue par une voix. Tout ça, c'est des paroles totalement fausses. Et alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens de la Sunna et de la jama'a ah, le succès et également leur a fait hériter de la parole de vérité dans ce domaine, dans cette dans cette dans cette question et dans les autres questions de la croyance également. Et la parole ensuite de des deux imams al-Raziyan lorsqu'ils disent "Bijami jihatihi, c'est-à-dire dans toutes ces dans toutes ces ces sens là et dans toutes ces directions là, c'est-à-dire que la parole d'Allah c'est la, la parole d'Allah elle n'est pas créée dans toutes ces directions dans le sens que ces lettres, ces, ces mots et sa signification, tout ça c'est la parole d'Allah, sans exception. Donc ça c'est la parole de Ahlus Sunnah al Jama'a au sujet, euh, des attributs, la parole en particulier et à propos de la position d'Ahlus Sunnah al Jama'a au sujet du Coran. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Ensuite, on va lire maintenant, ou on va traduire maintenant, les paroles de Cheikh Zayd, qu'il a mentionnées comme, euh, comme commentaire sur le char qu'il a fait de la parole des deux imams. Donc, l'imam, le Cheikh euh, Zayd al-Mad Khali, il dit ce qui suit. On va traduire maintenant, simultanément, qu'est-ce que le Cheikh dit. Il dit, « Alhamdulillah » Et paix et salut sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Il dit Cette recherche, qui est reliée à la parole d'Allah, et parmi cette parole, le Coran, cest dire parmi la parole d'Allah, il y a compris là-dedans le Coran al-Karim, fait partie des recherches des questions importantes. Et Allah a donné succès aux gens de la Sunna, et ils ont compris ce, ce, cette question de la bonne compréhension. Et ceux qui avaient une petite portion, qui avaient peu de, de la portion de la science, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de science, ceux-là, ils se sont égarés, parmi ceux qui se sont égarés. Et ils ont suivi les gens qui étaient égarés. Et ils ont dit, à propos de la parole d'Allah, et à propos du à propos du Furqan, dit le Coran, le discernement, ils ont dit en particulier, à propos de ce livre-là, comme vous avez entendu dans le char. Le Coran fait partie de la parole d'Allah, une partie de la parole d'Allah. La parole d'Allah C'est une attribut C'est une, une attribut Personnelle D'Allah Sur le point de vue Sur le point de vue Du fait que Allah a toujours possédé Cet attribut là Et qu'il a toujours eu Cet attribut de la parole Éternellement Tout comme le reste de toutes les attributs personnels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une attribut des actions d'Allah du point de vue que Allah l'a fait révéler, l'a fait descendre. Et du point de vue que Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé cette parole et a parlé cette parole quand il veut. Et il parle à qui il veut, selon sa puissance et sa décision, comme cela est prouvé par les textes. Allah a parlé à ses messagers et à ses prophètes, et au jour de la résurrection, il va parler à ses, à ses adorateurs rapprochés parmi les croyants, un à un, il va leur adresser la parole... Les textes ont prouvé cela, des textes clairs et explicites à ce sujet là. Donc les gens de Sunnah al ils ont défini le Coran, le furqan, le discernement, en disant que c'est la parole d'Allah, ses lettres et sa signification et ses, et ses mots. Depuis, depuis, depuis sa fatiha jusqu'à la fin, et aucun être humain a une lettre ou un mot ou une parole dans cette parole-là. C'est uniquement la parole d'Allah azawajal. Comme cela a été dit explicitement dans le Coran al-Karim, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa taala dit. Nous l'avons fait descendre dans la nuit de la, de la, de la destinée, al-Qadr. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Donc, euh, c'est une révélation du Seigneur des mondes. Euh, L'Esprit Saint est descendu avec l'ange Jubril descendu avec donc, il y a plein d'autres textes aussi qui parlent de ça et qui clarifient ça il y en a qui sont très clairs et explicites donc il n'y a aucune complication difficulté à comprendre ça sauf chez les gens de Bidah qui ont peu de science parce qu'ils n'ont pas cherché la science de ceux qui le possèdent comme les Jahmiyyah les négateurs des attributs d'Allah et les Asha'irah et ceux qui ont tourné parmi ceux qui ont tourné comme ces gens-là et qui ont dévié dans cette grande question et que celui qui aime la vérité il comprend cette question comme vous l'avez entendu on dit que le Coran il est créé comme les autres créatures, et ils essaient d'utiliser certains versets dans le Coran pour essayer de justifier ce qu'ils disent et ils pensent qu'ils sont sur la vérité là-dessus parmi les exemples Allah est le créateur de toutes choses. Par exemple, le verset qui dit, Allahu Ils disent que kul, cool, ça comprend toutes choses. Toute chose Et shaykh, c'est indéfini. Et le Coran est une chose parmi les choses. Donc, il est créé. Ça, c'est leur argument. On voit comment ils ramènent des paroles qui contredisent, yani, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunnah. Et, yani, ils rentrent dans des complications inutiles. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons fait descendre et nous l'avons révélé, un Coran arabe, pour que vous puissiez réfléchir. Et nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. L'Esprit Saint est descendu avec. Tout ça implique et montre que le Coran est descendu et révélé de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à Jibril dans, sa, dans ses mots et dans sa signification. Et il trans l'a transmis au prophète Mohammed, sal comme il l'a entendu du Seigneur des mondes. Et le messager, sal -a -a Sallam l'a mémorisé et l'a transmis à ses compagnons, ses nobles compagnons, et ainsi de suite. Les gens de la Sunna ont hérité ce Coran par la suite l'ont, ils, ils se sont transmis ce Coran. De génération en génération, sans aucun ajout et sans aucun euh, enlèvement, y et sans aucun retrait également. Ou falsification. Et il, a été, il est resté préservé de cette façon, selon Ahl Sunnah ou al Et ils ont réfuté aux gens de avec les preuves du Quran et de la Sunnah. En ce qui concerne les Djahmiyahs, ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan et Jahd ibn Dirham et Bishra al Murisi, et ceux qui ont suivi leur roi cela là ils n'affirment à Allah aucun attribut et aucun nom ce sont des extrémistes dans la négation ils affirment à Allah une, une seulement une euh, un être qui est exempt de tout attribut et de tout nom ils affirment uniquement une, une, une existence sans nom et sans attribut à Allah et ils se sont aveuglés de tous les textes du Coran et de la Sunna sans exception c'est à dire ils ont, ils ont mis ça de côté parce que Allah dans le Coran il mentionne les noms qui indique ces attributs dans plusieurs versets explicites et clairs, sans équivoque, de façon générale et de façon spécifique. Allah a dit, al « C'est -à, à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors yani, euh, invoquez-le par ces noms. » C'est-à-dire, « Laissez, Laissez ceux qui dénaturent ces versets Et ces noms Laissez-les se dévier de la vérité Et suivre leur passion dans ces choses-là Et à la fin du verset Et des versets dans le Coran À la fin de plusieurs versets Tu trouves des noms d'Allah mentionnés à la fin de, chaque vers, de plusieurs versets, comme par exemple wa hu assimu albasir, wa al alrafu alrahim, wa hu ainsi de suite. Tout ça, c'est des noms d'Allah qui sont mentionnés. Et dans le hadith qui dit que Allah a 99 noms, celui qui les énumère, il entre au paradis. Donc, ils ne sont pas limités. Ça à dire il n'y a pas seulement 99 noms à Allah. subhanahu wa ta'ala mais seulement que parmi les noms d'Allah, il y en a 99, il, y en a, il a mentionné au sujet de la récompense de celui qui les énumère, il, y il les mémorise, et il comprend les significations que ces noms-là contiennent, et il applique le, ce que ces noms-là impliquent, il, il le met en application, donc c'est quelque chose qui est, qui est peu, qui est simple, mais qui a une grande récompense donc qui contient une grande récompense et les étudiants en sciences en particulier sont capables de mémoriser 99 parmi les noms d'Allah parmi ces beaux noms et de comprendre leur signification et d'agir en, en accord avec leur signification et comme par exemple lorsque vous entendez et il est l'audien et le voyant vous vous dites Laudien est un nom d'Allah et il, il prouve, il prouve qu'Allah Ta'ala a comme attribut personnel y yani en Lui hein, comme étant une de ses attributs parmi ses attributs, et que cet attribut elle convient à la grandeur d'Allah et la signification c'est qu'Allah a cet attribut et qu'il s'est appelé par ce nom-là et il a cet attribut-là et c'est-à-dire il entend toutes ses créatures celles qui sont loin ou celles qui sont proches dans sa créature <coughs> et il n'y a rien même pas une atome qui lui échappe ni dans les cieux et sur la terre et c'est ainsi que tu recherches la signification des versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah et les noms et les noms sont tirés des attributs les noms sont tirés des attributs donc elles s'impliquent les unes les autres les noms et les attributs s'impliquent les uns les autres et les gens de la sunna ont suivi cette voie à toute époque et à tout endroit et ils, se sont ils ont hérité les uns les autres cette, cette connaissance correcte à propos de la parole d'Allah que c'est une attribut d'Allah et c'est une attribut de, de sa personne du, sur le plan ou sur le fait qu'on on, on dit qu'Allah a toujours eu cette attribut-là éternellement et c'est une attribut également de ses actions du fait qu'Allah, on dit qu'il parle quand il veut hein, et du fait qu'il a révélé selon la décision d'Allah et la puissance d'Allah et il parle quand il veut et il parle à qui il veut comme ça a été prouvé par les textes comme a, le fait qu'Allah a parlé à ses prophètes et à ses messagers et le fait qu'il va parler au jour de la réjection Il va parler à Adam, par exemple, et il va dire, « Oh Adam, envoie un, une portion des, des gens en enfer. » Adam va lui demander, va demander à Allah, « Combien je dois en envoyer en enfer ?» Et euh, Allah va dire, « De chaque mille, de chaque groupe de mille, tu en envoies 999 en enfer. » Et un en paradis sur mille. Un sur mille au paradis. Donc, celui qui s'accroche à ce que les messagers ont amené, et ce que Allah a fait descendre sur les livres Il sera sauvé. Il sera parmi ceux qui sont sauvés. Et les sectes qui ont dévié, parmi les sectes que vous avez entendus, les Mu'tazila, qui ont dit que le Coran est créé, et les Asha'ira, ceux qui disent que le Coran est une signification qui est en Allah, Elle n'est pas composée de lettres ou de, de voix ou de. de hein, sans retourner à aucune preuve, ni dans la raison, ni dans la révélation. Ils ont dit que c'est une expression de la parole d'Allah. Le Coran, ils ont dit que c'est une expression que Jibril a exprimée dans sa propre parole, dans ses propres mots. Hein, Et il y en a d'autres qui disent que c'est un récit, un récit de Mohamed qu'il a exprimé dans sa langue arabe. c'est les Koulabi, il y a la même chose que les Asha'ira. Et Allah a guidé les gens Sunnah et et ils ont dit à propos du Coran et à propos de la parole d'Allah, la parole de vérité qui a été prouvée par les textes du Coran et de la Sunna. Donc le musulman doit faire des efforts tout le temps pour suivre la ligne qui a été tracée par les gens d'Ahlusnaw al-Diyamaa dans tous les domaines de la science et de l'action. Et à la tête de tout ça, en premier, la science qui a rapport avec Allah Subhanahu et avec ses noms, la science de ses noms et de ses attributs. Donc là, maintenant, c'est les questions et réponses. La première question, est-ce que le talib Ilm qui a étudié avec les Machères et les Rulama et en, particu en particulier dans les euh, séminaires, est-ce qu'il revient et qu'il apprend à ses gens et à son peuple ce qu'il a appris Et est-ce que c'est une condition que les hommes de science témoignent pour lui qu'il qu a la capacité d'enseigner et de donner des cours, le Cher dit, parmi les fondements, que celui qui a appris une science, il a l'intention dans cette science de l'appliquer. Deuxièmement, de l'apprendre à quelqu'un, aux autres, selon la capacité qu'il a. Ça, c'est la base. La y grande base qu'il est obligatoire à l'homme de, de, de croire pour se sauver de l'ignorance et pour qu'il applique de sa science et pour qu'il la diffuse selon ce qu'il est capable de, de faire pour les gens qui sont proches de lui ou loin. Et ce n'est pas une condition de ramener une taskia derrière la main, parce que c'est possible qu'il ne trouve pas ou qu'il yani, n'arrive pas à l'obtenir. Yani, Qu'est-ce qui, qu qui va le lui faire sa taskia C'est ce qu'il transporte. Et chacun doit enseigner selon ce qu'il a hein, et ne pas dépasser la limite de ce qu'il possède. Donc il apprend au commun des musulmans les fondements de la religion. Il est à la, en introduction, les, les degrés de la religion, les trois degrés de la religion hein, le, le, le degré de l'islam, le degré de la foi, le degré de l'Islam, le halal et le haram. Et celui qui ne le maîtrise pas bien, il ne rentre pas là-dedans. S'il ne connaît pas, les, comme par exemple, les fatwas, il ne rentre pas dans ces choses-là s'il ne les maîtrise pas. Mais il n'abandonne pas l'enseignement selon la capacité qu'il a. Même s'il enseigne ses fondements qu'il qu a maîtrisés, qu'il comprend bien et qu'il apprend aux gens un peu du Coran... Et, pour commencer, la Fatiha, du Coran, donc il personne qui est excusé lorsque Allah lui a donné un peu de science, il n'est pas excusé de le cacher. Il doit le transmettre selon sa capacité. La deuxième question, est-ce que les, euh, les, les destinées que les anges ont écrites peuvent changer Et que ce qui ne peut pas changer, c'est uniquement ce qui est dans Allah al mahfouz Le shaykh dit ça, c'est Allah qui sait. Euh, et les textes ont mentionné que tout ce que les hommes font, de bien ou de mal, c'est écrit. Et Allah, ta -ta il pardonne. Et il efface les péchés. Et il multiplie les bonnes œuvres. Et le serviteur doit faire l'action et mettre sa confiance en Allah, Azza wa Jal. La troisième question, il y a eu beaucoup de, de définitions des salafs au sujet de la foi. Parmi eux, il y en a qui ont dit que c'est une croyance et une parole. D'autres ont dit que c'est une croyance, une parole et une action. Comment réunir ces différentes définitions on a, le chèque, il dit, dans le cours précédent, on a déjà parlé de ça. On a dit que la parole sunna al-Dyama'a, la réalité de la foi sunna al-Dyama'a, chez sunna al-Dyama'a, on a dit que c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, et une action avec le corps. Elle augmente avec les, les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc ça, si quelqu'un s'accroche à, à ça, et à cette définition générale et complète, qui est prouvé par le Coran et la Sunna hein, et les textes il, y a, il va être correct mais les paroles des gens de l'irja dans ce domaine regardez, ils ont des degrés entre eux il y en a les extrémistes et il y a d'autres Mourjah qui sont moindres que les extrémistes les Jarmiyah ce sont les extrémistes dans ce domaine ceux qui disent que la foi C'est uniquement la croyance du cœur, même si tu fais rien d'action du tout. Il est dans la, les gens qui ont la foi complète. Ça, c'est une, une parole qui est complètement fausse, qui est rejetée par les textes. Parce que les ordres d'agir et d'appliquer sont dans ces textes-là. Et celui qui ne fait rien, eh bien, il n'a pas de part dans l'islam. Et par opposition à eux, il y a les Karamiya qui ont dit que la foi c'est juste une parole avec la langue seulement. C'est-à-dire la foi complète c'est celui qui parle avec, qui dit la foi avec sa, sa langue seulement, même s'il ne fait rien du tout, ou même qu'il Mais... agit, il est pour autant Allah comme les hypocrites. Et aussi, les ash'a'ira font partie des gens de Al Irja. Parmi eux, il y a les extrémistes, et il y en a d'autres qui sont moindres que les extrémistes. Et il y a les Murjiatul Fuqaha, ce qu'on appelle Murjiatul Fuqaha, et qui ont séparé les actions, ils ont séparé les actions de la foi, même s'ils sont en accord avec Ahl dans certains Dans plusieurs des, des aspects, mais yani, on doit expliquer qu'ils ont fait des erreurs dans ce domaine. Même s'ils croient que les actions, les bonnes actions, celui qui le fait va être récompensé. Et celui qui fait des péchés va être puni, si Allah veut. Hein? Et si Allah veut, il va les pardonner. Mais la parole correcte, comme vous le savez, c'est la parole de Ahl Sunna Wal Jamaah. Les, les, les premiers d'entre eux et les derniers, ceux qui ont suivi, que c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés, comme c'est venu dans les textes de la Révélation. Non. Quatrième question, est-ce que les caméras sont suffisantes les caméras et les appareils pour enregistrer euh, sont suffisantes pour établir les crimes que des gens ont fait euh, il y en a sans les, les témoins c'est-à-dire est-ce que les caméras nous dispensent d'utiliser des témoins pour affirmer y en a un crime cher il dit que ça, ça fait partie des moyens y qu'on peut, peut utiliser pour retourner à pour retourner et arriver à la vérité et la certitude. Et euh, on les, ça ne veut pas dire qu'on les prend comme étant la base sur laquelle on s'établit pour établir le verdict, mais ce sont parmi les moyens qu'on utilise pour s'aider à arriver à la à établir ce qui a été euh, attribué à la personne comme crime. Euh, on a posé la question ensuite, la cinquième question, que, quelle est la différence? Quelle est la différence entre le Teshbi et le Temsil? C'est-à-dire, entre le Teshbi, de faire la ressemblance entre deux choses, ou le Temsil, faire la comparaison. Et le Cheikh, il dit, le Cheikh, il répond et il dit les ulama préfèrent <coughs> l'utilisation du terme tamthil certains ulama préfèrent d'utiliser l'expression tamthil au lieu de tashbih parce que Allah dit dans le Coran les ka mitlihi shay", donc al mithl. mais celui qui dit al-tashbih parmi les ulama il est lui aussi correct. Hein, on ne dit pas qu'il a fait une erreur. <coughs> et c'est pour ça que tu trouves plusieurs dans les ulama, plusieurs d'entre eux disent « La shabiha halaru » c'est-à-dire n'y n'a pas de ressemblance. Allah n'a pas de ressemblance et la signification c'est la même. On a posé une autre question au chien. Est-ce est qu'on a le droit de faire une séparation dans la prière de tarawih et la prière de witr et que certains euh, ils font par exemple une conférence après Salat de Tarawish avant la prière de witr de 10 minutes et le Cheikh il dit il n'y a pas de problème là-dedans la, la nuit la nuit il, il dit le, la nuit Tout entière est faite pour prier la nuit. Et euh, la personne qui pose la question, elle, elle rajoute que ça c'est devenu un phénomène maintenant qui s'est euh, propagé dans les mosquées. Il y en a font une conférence pendant la prière de Tarawih. Il dit tant qu'ils ne prétendent pas que ça c'est une Sunnah, il y en a de faire. Euh, il y a des conférences pour propager la science, il dit ça, il n'y a aucun problème. Mais s'ils disent que ça c'est la sunnah du Messager, il fait, il fait telle chose, il fait telle chose, alors ils font une erreur là-dedans. On a posé une autre question, question numéro 6, quelqu'un, euh, donc la cinquième, la sixième question. Celui qui rentre dans la mosquée pour le sob, il veut faire tahiyat al-masjid, de fajr et la prière de douha, c'est-à-dire la prière après le lever du, du soleil, c'est-à-dire après, après que le soleil soit élevé un peu dans le ciel. Donc, euh, il. Il dit, est-ce que la personne peut toutes les prier en même temps avec une seule intention lorsqu'il entre dans la mosquée? Et le cheikh dit quoi? Il dit, il rentre dans la mosquée de prière de Fajr et il veut faire Tahiyat al-Masjid et Rakatine al-Fajr et Salat al-Doha. Donc le cheikh dit, Salat al-Doha c'est dans son temps que tu dois la faire. Hein? Al-Doha, c'est Al-Doha. Et les Et les deux Raqa'at de Fajr, tu les fais dans la prière de Fajr. Avant la, quand le Fajr rentre, tu les fais les deux Raqa'at de Fajr. Et qu'est-ce qui était avant Ça fait partie de la nuit. Avant l'aube, avant ça, ça fait partie de l'après de la nuit. Donc, il faut distinguer entre ces choses-là. Il ne faut pas que les gens tombent dans l'erreur quand ils veulent l'adoration quelqu'un qui veut faire des adorations et puis il mélange tout donc euh, il faut faire attention pour pas tomber dans l'erreur comme ça lorsque tu rentres dans la mosquée avant le lever de l'aube à la fin de la nuit tu fais ta al masjid lorsque tu vois que c'est proche de la, la, le, que c'est le temps que Hein, que c'est le temps de l'entrée de l'aube tu fais les deux rakats du Fajr et le Doha si tu veux rester assis dans la mosquée jusqu'à ce que le temps de Doha arrive c'est-à-dire après que le soleil soit élevé dans le ciel un petit peu tu restes, là tu pries là il y a une grande récompense mais si tu sors tu peux faire le Doha à n'importe quel autre endroit Où tu es, que tu sois à la maison ou de, dans un endroit désert ou n'importe quel endroit, tu fais duha C'est qu ce qu'on appelle salatul awabin, c'est-à-dire la, la prière des repentants, comme le professeur As Sallam l'a dit. Lorsque la chaleur commence à apparaître, c'est ça la salatul awabin. Non. Ensuite, euh, quelqu'un pose une autre question, question numéro 7, au sujet de diviser les noms d'Allah en Mashhura, c'est-à-dire célèbre ou connu, et Muqayyada, c'est-à-dire restreint ou limité. Comment on peut connaître ce genre de choses-là? Le cheikh, dit, on les connaît, les noms, en les lisant dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça c'est la fin des questions-réponses et la fin du Dars numéro 2. Alhamdulillah Rabbil Alayhi.